Ils ont les cheveux longs comme tous les Anglais De jolis boots de clergyman anglais Des cols de dentelle comme les lance anglais Je préfère ma Je préfère naturellement Le plus voyant Le plus voyant Naturellement Les quatre garçons de ce groupe anglais Ne s'habillent que de tissu anglais Ils chez le même tailleur anglais, anglais naturalisé anglais en en bleu. Bleu. Je préfère nature L'anglais n'aime pas ce qui n'est pas anglais oh, ouais. Je préfère naturel Anglais. Je crois que j'ai attrapé l'accent anglais ouais. Ça m'aime une naturel